ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد donc on a expliqué hier on a, on a continué donc euh, l'explication du développement de la secte des rafida Puis on a commencé à, à, à expliquer ce qui a rapport avec la aqida des chiites ah, rafida par la suite on a commencé à parler du point de le premier point qui est mentionné par le cheikh Ibrahim al-Rahili dans euh, son livre al intisar Les li-s-Sahb wal-Al on a parlé de aqil aqidatul bada aqidatul bada parce il, il, il croit que يعني, a créé après euh, à, يعني, prédestiner quelque chose puis après il a changé d'idée il change d'idée ou qu'il y a des choses qu'il ignore hein, et que quand euh, les choses sont créées par la suite hein, il change d'idée par la suite une fois euh, après euh, qu'il les ait connues hein. donc c'est d'attribuer une sorte d'ignorance à Allah SWT et ça il n'y a pas de doute que c'est une croyance de kufre et la majorité des rafidah ils croient en cette aqidah et en particulier les rafidah on va expliquer pourquoi ils croient en cette aqidah. D'où ça vient et pourquoi ils ont attribué cette, euh, cette aqidah à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ils croient en ça euh, En réalité, ça vient ou ça retourne au fait que ces gens-là ont une aqidah déviée par rapport à leur imam. Ils attribuent à leur imam l'infaillibilité et l'omniscience. Donc, étant donné qu'ils ont attribué à leurs imams l'infaillibilité et l'omniscience s'ils retrouvent dans les, les paroles de leurs imams des choses que leurs imams ont, ont mentionnées ou des choses qu'ils qu ont euh, expliqué ou ils disent qu'il y a des choses qui vont se produire dans l'avenir et puis que ces choses-là ne se produisent pas, eh bien ils, ont, ils, ils, ils, ils expliquent ça en disant que Allah subhanahu wa a changé d'idée quand il a vu qu'il y avait quelque chose de mieux à faire par la suite donc ça c'est une des raisons et une autre raison aussi c'est qu'ils croient que leurs imams hein, leurs douze imams ont été choisis de manière divine et que Allah subhanahu wa les avait choisis depuis toujours il y en pour être les imams et pour être les responsables hein, des musulmans comme eux ils le croient et que c'est une décision divine donc ça veut dire que pour eux lorsqu'un des imams a un fils et c'est lui automatiquement qui doit être le successeur de cet imam c'est lui automatiquement qui doit euh, yani, après sa mort être le successeur et être l'imam de cette époque qu'est-ce qui est arrivé c'est qu'à certaines, certaines époques il y a eu euh, yani, un imam par exemple c'était Jafar Sadiq Il prétendent que c'était un de leurs imams et ils disent qu'à son époque il avait deux fils il avait un fils qui s'appelait Ismaïl et un autre fils qui s'appelait euh, si je ne me trompe pas Moussa al-Karzin donc euh, en principe ça devait être Ismaïl qui allait être l'imam puisque euh, c'était lui le plus vieux c'était lui le premier fils Donc, c'était lui qui devait être l'imam de, euh, de, qui devait succéder, son père. Sauf qu'il est mort avant la mort de son père. Hein, Ismail est mort avant la mort de son père. Donc, eux, ils ont dit qu'à partir de ce moment-là, ça devait être Moussa Al-Kardim qui devenait l'imam par la suite. Mais ça, ça veut dire selon eux que Allah a changé d'idée au début il, avait, il voulait que ce soit Ismail l'imam puis il a changé d'idée, il a décidé que ce soit euh, Moussa qui soit l'imam Moussa ibn Jafar al-Kadri donc ça c'est comment ils ont affirmé à Allah subhanahu wa ta'ala l'ignorance ça c'est un exemple pour justifier ou pour expliquer leur croyance en leurs douze imams et c'est de là en fait que vient la séparation chez les shi'ah entre les ismailites et les c'est-à-dire à partir de, de leur sixième imam qui était Jafar al-Sadiq qui est né en 83 Hijri et qui est mort en 148 hein, ils, ils disent que euh, le, le septième imam qui devait être Ismail euh, eux ils l'ont pas ils ont, ils, ils ont dit que étant donné qu'il est mort avant c'était plus lui l'imam tandis que les Ismailites ont dit nous on le considère quand même comme étant l'imam qu'on doit suivre Donc pour eux, l'imam qu'ils qu ont suivi, par, après Ja'far al-Sadiq, euh, c'était Ismaïl, son fils. Et les, les shi'a, euh, ils ont suivi Moussa al-Kadim, et c'est de là qu'ils se sont séparés, ils sont devenus deux sectes, alors qu'à l'origine, ils étaient une seule et même secte. Donc ça, c'est euh, une, une des séparations qui s'est produite dans l'histoire des shi'a. Hein, et qui a, qui, qui a vu naître donc on a vu naître par la suite ces, euh, ces différences entre les, leurs imams donc tout ça ils, euh, pour expliquer toutes ces contradictions là c'est là qu'ils qu ont inventé euh, cette croyance qu'ils qu'ils appellent Al-Bada on en a parlé un petit peu hier on va continuer par mention, en mentionnant des paroles de leurs imams à ce sujet là pour montrer à quel point Ils n'ont pas de gêne ni de honte Lorsqu'ils parlent dans d'Allah De lui affirmer Ou de lui attribuer des attributs D'imperfection et d'ignorance Et de faiblesse Et ça c'est sans euh, Sans oublier également Le fait que Ils ont également d'autres problèmes Dans l'aqid en ce qui concerne les noms Et les attributs d'Allah Puisqu'ils nie les noms hein, ils, euh, Pardon, ils nient les attributs d'Allah Subhanahu wa ta'ala ils nient les attributs d'Allah et les noms qu'ils affirment ils les affirment comme étant des noms sans aucune signification c'est-à-dire qu'ils ne croient pas en les attributs d'Allah de la même manière que les Mu'tazilah parce qu'ils sont sur la même aqidah que les Mu'tazilah en ce qui concerne les attributs d'Allah ils les rejettent ils ne les affirment pas ok donc ça c'est en ce qui concerne cette question là donc ils ont tout ce qui a rapport avec les attributs d'Allah le fait qu'Allah euh, soit tel qu'il s'est décrit dans la révélation ça pour eux c'est un problème c'est un problème pour eux c'est pour ça que souvent vous allez lire dans les livres quand ils parlent euh, des wahhabiyah ils critiquent les, les gens qui suivent la voix des Salaf et ils les appellent des wahhabiyah et parmi les reproches qu'ils leur font c'est qu'on affirme à Allah qu'il s'agit les euh, attributs qu'il s'est qu se qu donné et euh, on, les, on les affirme tels qu'il se les a attribués lui-même ils disent qu'on est des mouchabbiha à cause de ça donc, de la même manière que les acharira que les mouintazila et que les jahmiya donc ils sont sur la même voie que ces gens là ensuite donc euh, on va commencer la première citation que le sheikh Ibrahim al-Rahili a mentionné il dit « Ja'afi tafsir al-ayashi » Al-Ayashi, son nom, c'est Mohamed ibn Mas'ud ibn Ayyash. Uh, Wassafahu al-Toussi biqaulihi kana aksaru ahli al-mashrifi ilman wa fadlan wa adaban wa fahman wa nublan fi zamanihi. Donc, ça, uh, c'est un des sabats des shi'ah, des, des, des, shia, des rafidahs. Il s'appelle Al-Ayashi, son nom, c'est ibn Mas'ud ibn Ayyash. Al-Toussi, il le décrit dans son livre Rijal Tusi, à la page 497, en disant que c'était celui parmi les gens de l'Orient qui avait plus de science, plus de mérite, plus de, euh, qui écrivait le mieux, qui avait plus de compréhension, plus de noblesse à son époque. Donc, pour eux, c'était quelqu'un de respecté un autre savant parmi les chira rafida il dit à son sujet même en yoni هذه الطائفه wa ra'isuha wa kabirha مقدمه بحر الانوار dans بحر الانوار la مقدمه بحر à la page 130 euh, un de leurs savants al-Majlisi le décrit en disant que c'était yani, disons les, les yeux de les, les yeux de, cette, de ce groupe le chef de ce groupe est le plus grand parmi euh, leurs savants donc il quelqu'un beaucoup qui était important et al-tabataba'i euh, il dit dans son tafsir aussi si at-tafsir kitab il mentionne que qu'est-ce qui a été hérité comme tafsir comme science du tafsir parmi les livres de tafsir c'est qu'est ce qui a été euh, attribué à leur shi' euh, al-ayashi ça c'est dans l'introduction du tafsir al-ayashi donc euh, ça, ça indique que al-ayashi cet individu là, il est reconnu parmi, euh, parmi les shi'a comme étant une référence dans le tafsir chez les rafidah, chez les shi'a pour eux c'est considéré comme une référence et euh, justement à ce sujet là Cheikh Rabi, Rahim, euh, euh, Cheikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali dans son livre à l'intisar del kitab Al-Aziz Al-Jabbar euh, il dit justement, il cite hein, des, des paroles de ce soi-disant Al-Ayashi pour montrer les gamins des Rafidah donc ça c'est euh, pour dire que yani, c'est quelqu'un qui est connu et euh, reconnu parmi leurs sabats et qui a l'air a l'air a l'air a عن أبي جعفر أنه قال وجاء في تفسير العياش من أشهر كتب التفسير عندهم عن أبي جعفر أنه قال في تفسير قوله تعالى وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة قال كان في العلم والتقدير ثلاثين ليلة ثم بدى لله فزاد عشرا فتم ميقات ربه الأول والآخر 40 ليله الشيخ يذيف يتامل قولهم كان في العلم والتقدير فتعلم نسبتهم حدوث العلم صراحه لله تعالى دونك il mentionne justement les paroles de ce, ce de ce mufassir celui qui écrit ce livre de tafsir quand il parle du verset 51 dans surah al-Baqarah Hein, lorsque Allah a dit et rappelez-vous lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 40 nuits donc Al-Ayashi il mentionne ce verset puis il dit euh, dans, la, dans la connaissance et dans la prédestination d'Allah c'était 30 nuits puis Allah a changé d'idée et puis il a augmenté de 10 nuits donc le rendez-vous avec son Seigneur Yani euh, était euh, en premier et en dernier Euh, de 40 nuits donc euh, ça c'est pour c'est un exemple le chèque il dit donc, mais, observez bien qu qu'est-ce ce, qu -ce que ce Ayashi est en train de dire dans leurs paroles il dit dans la connaissance et dans la prédestination c'était pour eux dans la connaissance d'Allah et dans la prédestination c'était trente nuits puis il a changé d'idée puis il a, il a rajouté dix Donc, ça, c'est pour dire qu'il croit qu'il y a une nouvelle connaissance qui est apparue. C est que, comme si quelque chose qu'Allah ne savait pas, puis qu'il l'a su par la suite. Hein? Donc, ça, c'est d'attribuer à Allah, subhanahu wa ta'ala, de l'ignorance. وَمِنَ الْرِوَيَاتَ السَّرِيحَ اَيضًا فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ إِمَامُهُمْ الْمُلَقَّبُ بِالسَّدُقِ وَنَسَبَهُ إِلَى جَعْفَرَ السَّادِقِ وَهُوَ مِنْ ذَلِكَ بَارِيْ donc ensuite il mentionne euh, il dit et parmi les narrations qui sont claires et explicites à ce sujet là aussi on retrouve ce qui a été rapporté par un de leurs imams qu'ils appellent As-Sadduq et As-Sadduq celui là c'est qui son nom c'est Mohamed ibn Ali ibn Hussain ibn Moussa qui est surnommé As-Sadok qui est mort en 381 en 381 Hijri donc euh, qu'est-ce qu'il a dit ce As-Sadok parce qu'Al-Majlisi il dit à ce, au sujet de ce Sadok Amruhu fil ilm wal-fahmu wal-thakafa wal-fakaha wal-jalala wal-wathaqa wa-kathratu t-tasnif wa-jawdatu t-ta'lif fa ma-tuhituhu al-aqlam Ça, c'est dans l'introduction de Bihar la Donc, El Majlis, il décrit ce, ce sardouk en disant qu'il qu avait beaucoup de connaissances de sciences, des cultures, de compréhension, de noblesse, de, de majesté, etc., etc. Donc, comment il le glorifie. Et il dit que les plumes pas, ne sont pas capables de d'expliquer de, de, de, tellement il avait de grandes qualités Dans sa, dans, dans sa façon d'écrire, dans, la, dans, la, dans la, le grand nombre de livres qu'il écrivait, la qualité de ses écrits, etc., euh, on ne euh, on, on serait pas capable d'expliquer de, ça par des plumes tellement il était grand dans, ces, dans tous ces domaines-là. Donc ça, c'est les éloges que les chi'af font à son sujet pour montrer que, réellement, c'est quelqu'un de respecté et de reconnu chez eux. Hein. Tandis que pour nous, les musulmans d'Ahl-Sunnah, ce sont des sabins d'égarement ils ne sont pas respectés pour, par, par nous puisque ce sont des gens qui appelaient à l'égarement il attribue cette parole à Sadoq, il attribue une parole à Ja'far As-Sadiq Rahimahullah, mais bien entendu Ja'far As-Sadiq est innocent de ces paroles-là mais c'est les l'Ishia qui invente des paroles et qui lui attribuent euh, de façon mensongère donc il, il lui attribue les paroles suivantes hein, que Il n'y a, a rien, dans, il n'y a pas une chose dans laquelle Allah a changé d'idée qui est plus apparente que lorsqu'il a euh, changé d'idée par rapport à mon fils Ismaïl. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, euh, quand je vous ai expliqué au tout début, euh, pourquoi les Rafidah ont inventé cette croyance qu'ils appellent Al-Bada' Lillah. Hein. Parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour eux, c'est une croyance que ça fait partie des ordres, de l'ordre divine. La question des imams et qui doit être successeur, pour eux, c'est une question divine. Et ça peut pas ça peut pas être décidé par le, le père lui-même. C'est quelque chose que, soi-disant, c'est eux ils disent que c'est Dieu qui a décidé ça. Et donc, euh, si Allah a, avait donné ce fils Ismail à, à Jaffar al-Sadiq, Donc, c'était lui qui devait être l'imam. Et du fait qu'il est mort avant son père, donc pour eux, ça c'est un problème. Ils n'arrivent pas à l'expliquer selon la aqida des rafidahs. Alors, étant donné qu'ils n'arrivent pas à l'expliquer euh, logiquement, eh bien, ils ont, eu, euh, ils ont préféré accuser Allah d'ignorance euh, plutôt que de remettre en question leurs fausses croyances. Hein. Allah Al Donc ensuite de ça, euh, il y a d'autres citations, comme la citation suivante. Donc, pour expliquer cette parole de Ja'far al-Sadiq, euh, il dit euh, dans, dans, dans l'explication de cette parole qui est dans Kamal, euh, Kamal al wa Tamam al-Ni'ma, il dit ensuite dans son tafsir ou explication de cette parole il dit ma zahara ma zahara lillah amr kama zahara lahu fi ismaeil ibni if ça c'est dans le même le même livre kamaluddin wa tamamun ni'ma donc l'explication de la parole de Ja'far ça veut dire que Allah n'a pas fait paraître qu'il a changé d'idée de façon plus apparente que dans le fait qu'il a fait mourir son fils Ismaïl durant sa vie à lui donc ça c'est pour montrer que pour affirmer ou expliquer leur croyance en Al-Bada كَمَا دَلَّتْ هَذِهِ رِوَيَاتْ فِي كُتُبِهِمْ عَلَىٰ نِسْبَةِ الْجَهْلِ لِلَّهِ وَقَدْ دَلَّتْ عَلَىٰ ذَلِكَ أَقْوَالُ عُلَمَائِهِمْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُعَاصِرِينَ et donc ça, ça, ces, ces, ces narrations-là indiquent hein, comme on le retrouve dans leur livre qu'ils affirment l'ignorance à Allah qu'ils croient qu'Allah est ignorant de, des conséquences et des choses qui se produisent il le sait uniquement une fois que ces choses-là se sont produites hein, et ça c'est grave, ça c'est confiant de croire ça et comme c'est indiqué également dans les paroles de leurs savants anciens et contemporains Ensuite, il mentionne les paroles de de leurs chour qui s'appelle Mohamed ibn al-Hassan al-Tusi qui est mort en 460 H. Il dit euh, "Yaqoul al-Tusi, كذبهم بعدم خروجه في الزمن الذي حددوه فالوجه في هذه الأخبار أن تقول إن صحت أنه لا يمتنع أن يكون الله تعالى قد وقت هذا الأمر في الأوقات التي ذكرت فلما تجدد ما تجدد وتغيرت المصلحة i l'axtadat t'akhiruhu ilà un temps d'un altre i tot i tot i tot i tot i tot i tot i donc, il dit que alt-toussit qu'ils anomenen Cheikh uh, Al-Ta'ifa le chef du Groupe hein? comme uh, c'est mentionné par Al-Hilli dans, dans son livre Rijal Al-Hilli Hein, il dit à propos d'At-Toussi Mohamed ibn Hussein At-Toussi il dit donc pour eux c'est le sheikh des Rafidah donc il dit c'est le chef du groupe hein, celui qui avait une grande capacité un haut niveau hein, il est pour eux quelqu'un de fiable de sadouk quelqu'un qui connaissait les les informations et les, les, les narrateurs et qui avaient soi-disant du fiqh donc donc qu'est-ce qu'ils disent à propos de, ce, de, de cette parole de At-Toussi ils disent qu'il a expliqué qu qu'est-ce qu qui a été écrit dans leur livre hein, et les narrations qui ont été mentionnées euh, à ce sujet-là comme j'avais mentionné hier les paroles de Euh, il dit, euh, Abu Abdillah, il a dit ça, tout ça c'est des, des narrations qui sont affir, euh, attribuées à leurs imams hein, on ne peut pas respecter Allah par quelque chose de mieux que par al-bada le fait qu'il change d'idée ou des choses de ce genre donc qu'il a de l'ignorance donc le sheikh il, il, il mentionne les paroles de At toussi à ce sujet là Euh, ils il essaient d'expliquer les narrations qu'on retrouve à ce sujet-là dans leurs livres, parce qu'à un moment donné, ils ont essayé de mentionner euh, à quelle époque ou à quelle date va sortir le mardi selon eux puis ils avaient, ils avaient euh, mentionné que le mardi allait sortir à une, à une certaine époque puis lorsque l'époque cette époque-là est arrivée on a compris que ils avaient menti puisque le mardi n'était pas sorti encore à l'époque qu'ils avaient euh, mentionné et puisqu'ils sont supposés connaître euh, de, tout et d'être omnisciens, donc ils ont utilisé cette, cette euh, Aqida qu'ils ont de Al-Bada pour euh, justifier ou expliquer le fait que leur information ne s'est pas produite euh, la, la chose qu'ils avaient mentionnée ne s'était pas produite c'est-à-dire la sortie du Mahdi Donc Il dit dans son livre qui s'appelle Al Raba dans son livre qui s'appelle Alba. Euh, euh, une des façons d'expliquer c'est cette contradiction là dans le, le fait que la sortie du mardinette ne s'est pas produite à la date prévue. Euh, si, on, si ces informations là sont authentiques il dit c'est de dire que c'est possible ou il n'y a rien qui empêche le fait que Allah avait, prêt, après, avait euh, déterminé cette époque là ou ce moment là pour la sortie du mardi à une époque bien précise telle que c'était mentionné puis que quelque chose s'est produit puis que le, la maslaha elle a changé l'intérêt ou le bienfait a changé puis ça a eu comme implication que la date a dû être reculée à une autre date ou à quelques moments plus tard donc que Allah subhanahu wa ta'ala a changé d'idée à ce sujet là donc ça c'est une de leurs citations à ce sujet là qui est mentionnée dans leur livre Al-Ghaybah à la page 263 il y a qu'un tout aussi nous bima huwa azharu min hadha fi nisbatihi al-jahl al-jahl lillah a il dit à tous encore une fois de façon encore plus explicite il affirme il attribue à Allah ta'ala que Allah subhanahu soit exalté et purifié de tous ces mensonges il dit wa dhakara sayyiduna al قدس الله روحهم قصصي لوغ كيسكيل ديس هه وجها اخر في ذلك في في البدء البدء وهو أن قال يمكن حمل ذلك على حقيقته بان يقال بدا بمعنى انه ظهر له من الامر ما لم يكن ظاهرا له وبدا له من النهي ما لم يكن ظاهرا له لانه قبل وجود الأمر والنهي لا يكونا ظاهرين مدركين وإما يعلم, يعلم أنه يأمر وينهى في المستقبل هو يمرها في المستقبل. أمماقوم آمرا وناهيا فلا يح يعلمه إلا إذا وجد الأمر والناهي وجرى ذلك مجرى الوجهين المذكورين في قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم بان تحمله على ان المراد حتى نعلم جهودكم موجودا وانما يعلم ذلك بعد حصوله ف القول في البداء وهذا وجه حسن جدا فتبين بهذا بيان معتقد الرافض في الله عز وجل ونسبتهم الجهل له وعدم علمه بالعواقب والمصالح إلا بعد وقوعها ولا أظن أن أحدا من أهل العقل والفهم بعد هذه النقول الموثقة من كتب القوم يصدق دعوة الرافضة في براءتهم من هذه الفضيحة نوك Ils citent cette parole encore une fois de leur imam, Al-Toussi, euh, qui est euh, tiré de Majma al-Bahrayn, un, un livre qu'ils ont écrit qui s'appelle Majma al-Bahrayn, écrit par Al-Tarihi, dans le volume 1 à la page 47. Il dit, et euh, il dit, notre, notre maître Al-Murtada al al euh, a mentionné une autre explication de cette croyance en Al-Bada, et c'est de dire qu'il est possible de, de prendre cet euh, événement ou cette explication, cette, cette affaire-là, par exemple le fait que par exemple, le mardi euh, ne soit pas sorti euh, tel que prévu, ou bien, euh, comme on a dit tout à l'heure, l'exemple du fait que le fils de euh, Jafar al-Sadiq Ismail soit mort durant la vie de son père, hein, il dit qu'on peut le prendre Euh, dans le sens apparent euh, en disant que quelque chose lui est apparu c'est-à-dire Allah SWT quelque chose lui est apparu par la suite qui qu euh, qu ne, qu qu ne lui était pas apparu auparavant c'est-à-dire il, il a vu quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant ou qu'il n'avait pas prévu auparavant hein? ou bien il a considéré quelque chose comme euh, une interdiction qui ne lui avait pas été apparente au début Hein, parce qu'avant son existence, avant l'existence de, de l'ordre ou de l'interdiction, ces choses-là ne peuvent pas être euh, apparentes ou comprises hein, ou comprises co correctement. C'est uniquement après qu'elles se soient, c'est des choses qui sont dans l'avenir et on ne peut les connaître hein, euh, que dans l'avenir. Donc, il dit Donc, Le fait qu'Allah ordonne ou interdit Ce ne, n'est ne pas correct de dire qu'il le sache accepté après que ces choses-là soient euh, créées, qu'elles qu existent hein, Que, que l'ordre et l'interdiction existent Donc, Ça, c'est des exemples Puis, il essaie de justifier cette idée-là en mentionnant un verset du Coran, le verset 31 dans le surat de Mohamed Euh, le verset 31 dans le Salah Mohamed qui dit nous, a, nous vous éprouverons certes afin de distinguer ceux d'entre vous, vous qui luttent pour la cause d'Allah Et qui en durent afin d'éprouver et, et de faire apparaître vos nouvelles Donc eux ils se basent sur, ils essaient de justifier ça par ce verset là Et ils le prennent, ils le disent, on le prend dans le sens que Jusqu'à ce que Allah wa sache vos efforts et euh, Lorsqu'elles sont présentes hein? Et euh, pourquoi Parce qu'il sait uniquement ces choses-là Après qu'elles se sont produites Et ça c'est la parole de Al-Bada Et c'est un point de vue qui est très bon hein? Et bien entendu c'est totalement faux Puisque Allah s.a.w On sait qu'il sait tout éternellement Et qu'il savait avant même que les choses existent, avant même de les avoir créées. Hein? Et il les a écrits 50 000 ans avant, euh, avant leur création. Hein? Comment on sait que ça, ça fait partie de l'aqidat du Qadar. Il faut croire qu'Allah a su toute choses éternellement. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, que tout ce qui allait se produire, il l'a écrit. 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Hein et que tout ce qui se produit, il l'a voulu, et que, troisièmement, tout ce qui existe, c'est Allah qui l'a créé. Donc ces gens-là, déjà, dans la question du qadar, ils ont complètement faux. Tout ce qui a rapport avec cette question-là, ils, ils passent complètement à côté. Ensuite, donc ça, c'est ce qui a rapport avec leur croyance au sujet de cette question d'Al-Bada. Le sheikh Ar-Rahim, il dit, donc, on peut voir clairement le, le fait que les rafillats, ils croient de cette manière-là à Allah SWT il lui attribue l'ignorance ou le fait de ne pas connaître les conséquences et les, les, les, les intérêts ou le bien les bienfaits des choses acceptées une fois qu'elles se sont produites et il dit je ne crois, crois pas que quiconque a une compréhension une connaissance, une raison après avoir entendu et lu ses, ses, ses, ses narrations et ses textes Hein, ces citations qui sont de tirées de leur livre, hein, qui, sont autant, qui sont tirées de manière euh, authentique euh, dans leur livre, il y en a qu'il va croire qu'il euh, qu n'y a une personne qui, après avoir lu ça, qu'il peut mettre en doute hein, ou croire en l'innocence des Rafidah hein, de cette euh, croyance honteuse qu'ils ont. et C'est clair que, hein, même s'ils essaient de s'en détacher ou de la nier, que, Ça fait partie de leur aqidah. Ils ne peuvent pas le nier puisque c'est clair dans leurs livres et dans leurs écrits. Euh, ensuite, le sheikh Ibrahim Rahayli, dans son livre, il mentionne une autre partie de, de la aqidah des Rafidah. Et cette partie de la aqidah des Rafidah, c'est le, le fait qu'il croit que le Coran que nous possède aujourd'hui n'est pas le vrai Coran et que le Coran qu'on possède aujourd'hui est falsifié, que ce n'est pas le vrai Ça, ça fait partie de l'aqidat des Rafidah. Même si vous allez en Iran aujourd'hui, ou même si vous allez dans euh, les mosquées des Rafidah, vous allez trouver le même Coran que le Coran qui existe dans les mosquées de tous les musulmans dans le monde. C'est-à-dire il n'y aura pas de différence. Hein? Donc, il y en a des gens qui disent, mais comment ça se fait que vous dites que les Shia, les Rafidah, croient que notre Coran il est falsifié puisque dans leur mosquée et dans leur, euh, dans leur pays dans leur mosquée dans leur, dans leur euh, enseignement ils, ils, ils mentionnent où on voit qu'ils ont le même Coran que nous c'est parce qu'en réalité ils croient que le vrai Coran il n'existe pas en, il n'est pas présent en notre possession actuellement ils croient qu'il est caché avec leur imam qui est caché justement Il croient que pour eux, il paraît que il y a un imam qui qui est né il y a de ça 1200 ans qui et quand il est né euh, il est rentré en état de d'invisibilité. Et il est toujours invisible depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui. c'est celui qu'ils appellent leur 12e imam, il l'appelle l'imam Abou Al-Qasim Muhammad Ibn al hassan Euh, Ibn Ali Al-Azkari donc ça c'est leur imam qui est euh, soi-disant né en 256 ça c'est leur croyance ils disent que en fait la réalité c'est que il est mort quand il était bébé mais eux ils ont inventé à son sujet qu'il n'était pas vraiment mort mais qu'il était mort euh, rentrer en état d'occultation et est devenu invisible puis se cache depuis cette époque là jusqu'à aujourd'hui ça fait aussi partie de leur superstition donc il croient que le vrai courant c'est lui qui le possède, il l'a caché avec lui puis à la fin du temps il va apparaître et puis il va ramener le vrai courant qu'il avait caché avec lui donc, ça, ça fait partie de leurs de leurs idées دونك لشيخ إبراهيم الرحيل إلزي عقيدة تحريف القرآن عند الرافضة يعتقد الرافضة أن القرآن الكريم الموجود اليوم بين دفتي المصحف محرف مبدل وأن هذا المصحف لا يمثل إلا جزء يسيرا من القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأن الذي حرف القرآن هم الصحابة وذلك بحذف فضائحهم الواردة في القرآن وفضائل العلي رضي الله عنه وآل البيت التي جاءت منصوصا عليها في القرآن الكريم وقد دل على اعتقاد هذه العقيدة الفاسدة روايات كثيرة امتألت امتألت امتألت امتلأت بها كتبهم المشهورة والموثوقة عندهم منها et euh, là il va mentionner différentes citations donc le sheikh il dit que les rafidahs il croit que le coran qui est présent actuellement qui est dans le mousshaf qu'on qu lit aujourd'hui que ce mousshaf il, il est falsifié puis il est changé, c'est pas le vrai euh, et donc ils disent que le mousshaf qu'on possède actuellement n'est qu'une petite partie du vrai Coran qui a été descendu ou révélé sur le prophète Mohammed et il prétend que ceux qui ont déformé le Coran ou falsifié le Coran ce sont les sahaba Allah el musta'an et ils disent que euh les sahaba qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont enlevé ils disent qu'ils ont enlevé tous les choses honteuses qu qui étaient mentionnées dans le Coran soi-disant qu'ils avaient fait c'est-à-dire que les chi'as, les rafidats prétendent que les sahabes avaient fait des choses mauvaises ou des choses honteuses qui étaient mentionnées dans le Coran alors les sahabes les ont enlevés. et tous les mérites de Ali et de d'Ahlul Bait hein, la famille de, du prophète wa sallam, ils les ont enlevés également puis ils disent qu'elles étaient toutes mentionnées textuellement dans le Coran donc ça c'est la prétention des chiars rafidah et cette idée là cette akidah la qu'ils ont au sujet du Coran cette fausse croyance elle est mentionnée dans plein de leurs livres et dans plein de citations de leurs livres célèbres et euh, qu'ils considèrent eux comme étant des livres fiables dans leur religion et parmi les exemples de ces euh, de ces versets et de ces choses-là qu'ils qu ont dans leur livre. Ils ont inventé des versets, même, qu'on retrouve dans certains de leurs livres, justement. Euh, oui, c'est ça. Comme par exemple, juste pour vous citer des exemples, qu'est-ce qui est mentionné dans euh, certains de leurs de leur tafsirs. Donc, eux, ils prétendent, par exemple que il y a un verset dans, ils disent qu'il y a un verset dans sourate an-nisae le missa, verset 176 ils ont ils ont ajouté ali la data de là qu'il dit Allah yashhadu ilayka fi ali anzalahu biilmihi wal malaikatu yashhadu donc on entendu dans le vrai verset il n'y a pas la mention de ali mais dans leur tafsir ils mentionnent que le vrai verset c'était ça c'était que mais Allah Ta'ala il témoigne de ce qui a été révélé sur toi au sujet de Ali il l'a fait descendre par sa science et les et les anges témoignent en témoins et également il mentionne un autre verset qui est le verset 67 dans sourate Al-Maida ya ayyuhar rasoul, ya ayyuhar rasul ballig ma ilayka min rabbik fi Ali donc ils disent ô oh, toi le messager transmets ce qu'on qu a fait descendre sur toi de, euh, ce qui est descendu sur toi de la part de ton Seigneur au sujet de Ali et si tu ne le fais pas tu n'as pas transmis ton message donc ça c'est comment ils ont rajouté Ali dans ce verset le, le vrai verset il n'y a pas la mention de Ali dedans il y a aussi Euh, il, y a, il y a un autre verset qu'ils ont inventé c'est dans surat le surat al-Nisa verset 168 euh, ils disent que le vrai verset c'est ceux qui ont mécru et qui ont fait de l'injustice à la famille de Mohamed dans leurs droits Allah ne leur pardonnera pas et il y a plein d'exemples comme ça de versets qui sont que ils prétendent, il y a qui sont, euh, des versets qui sont soi-disant rajoutés. Et ça c'est on le retrouve dans le tafsir de Ali Ibrahim Al-Qummi. Tafsir de Ali Ibrahim Al-Qummi, c'est un de leurs tafsir. Et donc il y a plein plein plein d'exemples comme ça. Des, des, des, des, des exemples qui sont mentionnés. Et là, ça c'est tiré d'un autre livre justement qui, qui parle uniquement de ce sujet-là, c'est c'est-à-dire les shi'as euh, des douze, ceux qu'on appelle les duodécimens, comme ils le traduisent en latin, les douze imams, ceux qui croient aux douze imams, et la déformation du Coran. Ça c'est écrit par Mohamed Abdurrahman Al-Saïf et le livre au complet il fait environ euh, le livre fait environ disons 140 pages environ donc c'est un, un petit livre qui explique la croyance des rafidats au sujet du Coran donc le chèvre il fait un petit résumé de ça, on ne va pas tout lire ce qui est dans le livre mais c'est juste pour je voulais vous donner des exemples donc euh, parmi les exemples des citations à ce sujet là euh, il y a le, les exemples suivants ما جاء في كتاب بصائر الدرجات للصفار بسنده عن أبي جعفر أنه قال ما يستطيع أحد أن يدعي أنه جمع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصية وعنه أيضا ما من أحد من الناس يقول إنه جمع القرآن كله كما أنزل كما أنزل الله إلا كذب وما جمعه wa ma hafidhahu kama unzila illa ali ibn abi talib wal a'imma min ba'dih. Donc il cite hein il mentionne dans son livre un de leurs chourq qui s'appelle As-Saffar son nom c'est Muhammad ibn al-Hassan As-Saffar qui mouh en 290 hein An-Najash euh An-Najashi en ce sujet kan wajhan fi ashabina al-qumiyina thiqa Azim al dans son livre Bihar al Najashi, un de leurs savants, il, il dit que c'était quelqu'un qui, qui avait, avait une importance parmi leurs compagnons de Qum. Parce que euh, la ville de Qum en Iran, c'est euh, la, la ville soi-disant de où y a l'étude et les, les, les, les universités euh, des Shi'es, c'est là-bas qu'ils étudient. Là, c'est comme une ville euh, religieuse là-bas et euh, donc il faisait partie de leur euh, de leur savant donc euh, dans l'introduction de ce livre-là il parle de lui oui, au sujet de son livre Pasair Darajat Euh, il, il, il le cite Il le mentionne en disant Il le mentionne en disant euh, Que ça fait partie des fondements Et des livres euh, de référence chez eux Les Rafidah Ils considèrent ce livre-là comme étant une référence dans, Parmi leurs livres Ensuite euh, Il dit donc Qu'est-ce que ça veut dire ces citations-là que j'ai lu? Euh, il dit à Safar Avec une, une chaîne de transmission selon Abiy Jaffar il dit, qu'il a dit personne n'est capable de prétendre qu'il a réuni le Coran en entier qu'est-ce qui est apparent et qu'est-ce qui est caché du Coran sauf les haussias sauf les, euh, les lieutenants hein, ou les, les successeurs des prophètes hein, comme eux, comme on a dit Abdel euh, Abdel Sabah avait inventé la croyance du wasi Hein, que, que chaque euh, prophète avait un vice et que le vice du prophète Mohamed c'était Ali donc il croit que personne ne peut rassembler toute la révélation telle qu'elle est révélée excepté les awsiyah le pluriel du wasi. et euh, il dit également il n'y a personne parmi les hommes qui peut dire que le Coran tout entier a été ramass, rassemblé Comme il a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, excepté un menteur. C'est uniquement, ce, euh, uniquement Ali ibn Abi Talib et les imams après lui qui ont euh, mémo, euh, rassemblé et mémorisé le Coran tel qu'il a été révélé. Ça c'est euh, ce qu'il prétend dans son livre « Basa et à la page 213. Ensuite, il, euh, il cite les paroles d'un de, de leurs euh, leur tafsirs, comme on a dit tout à l'heure, « Tafsir al-Ayashi » selon Abu Abdullah. Abu Abdullah, c'est qui C'est « euh, Ja'far al-Sadiq ». Il l'appelle Abu Abdullah. Il lui attribue des paroles, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont des mensonges. Hein. Il n'a jamais dit ces paroles-là, mais il lui attribue. Donc, dans son tafsir, le volume 1, la page 13, zi dit, euh, dit que le euh, al-ahashi dans son tafsir dit que dit, si, aurait, si le Coran était récité tel qu'il a été révélé vous nous, de, vous nous auriez trouvé dedans très euh, engraissé c'est-à-dire vous auriez trouvé que parle de nous de façon plus plus euh, importante hein c'est-à-dire en parlant de la famille du prophète professeur et dans une, autre, dans une autre narration justement qui est euh, encore dans le tafsir de d'Al-Ayashi même, même volume, même page volume 1, page 13 il dit il dit si ce n'était pas que on a augmenté dans le livre d'Allah et on a enlevé dedans. Euh, notre droit n'aurait pas, euh, pas échappé à personne qui possède la raison c'est-à-dire si ce n'était pas le fait qu'on euh, n'avait pas ajouté ou enlevé dedans c'est-à-dire euh, le fait qu'on qu ne voit pas clairement notre droit mentionné dans le Coran c'est parce qu'il y a des gens qui ont ajouté il y a des gens qui ont enlevé dedans dans le Coran, ça ce qu'il dit ici dans son tafsir il dit il dit Bizarro. Bizarro. Fajan abi abdillah. Indal quran. Allazija abihi jibril. Alaihissalam. Ila muhammadin. Sallallahu alayhi wa sallam. Sabato achara alf aya. Sabato achara alf aya. Ça s'est cité dans leur livre. Ossoulul kafid. Écrit par un de leurs sabants. Qui s'appelle Al Kuleyni. Le volume 2. A la page 163. 34. il dit que dans, ce, dans cette citation-là il mentionne la quantité de ce qui a été enlevé du courant selon ce qu'ils prétendent eux il, euh, selon encore une fois selon Ja'far as-sadiq il attribue ces paroles-là à Ja'far as-sadiq ils disent que le courant qui, qui a été descendu euh, ou révélé par Allah wa euh, par l'intermédiaire de Djibril au prophète qu'on contenait 17 000 versets Ils disent qu'ils contenaient 17 000 versets et le Cheikh Ibrahim Ar-Rohéli il dit que ça, ça voudrait dire que euh, deux tiers du Coran euh, ont été enlevés parce que la quantité des versets qui existent actuellement dans le Coran qu'on possède ne dépasse pas 6236 versets Hein, ça s'est mentionné dans Tafsir Ibn Kassir, le volume 1, à la page 7. La page 7. Donc, donc euh, ça, ça veut dire que plus que deux tiers du Coran euh, aurait été enlevés. C'est grave. Il dit, « Wajah a kitab Salim Ibn Qays, Salim ibn Qays euh, qui est mort en l'an 90, et il prétend qu'il était parmi les compagnons d'Ali, radiyallahu anhu. » Et Al-Majlisi, il dit, en éloge euh, en faisant des éloges de son livre, « Il dit au sujet de son livre, le livre de Salim ibn Qais, c'est un des fondements parmi les fondements des chi'ahs et c'est un des plus anciens livres qui a été écrit dans l'islam. » و الصادق أنه قال ملم يكن عند منشيعةنا وومبنا كتاب سلي من قيس الهلاال فلي عند من أمرنا شيء مقدمة بire. Il prétend que euh, Al-Sadiq, il a dit au sujet de ce livre que celui qui fait partie de notre partie de notre groupe et de ceux qui nous aiment et qui ne possède pas avec lui le livre de Salim ibn Qays al-Hilali alors il n'a rien à voir il n'a rien de nous il n'a rien de notre affaire ça c'est mentionné dans Bihar la Noire ça c'est juste pour mentionner l'importance que ce livre là a chez les shi'a il, il dit pour eux c'est le livre de référence pour les shi'a il dit تعدل سوره البقره والنور 60 و100 والحجرات 60 ايه والحجر 90 آية. ايه طيب دونك يل دي في هذا الكتاب سوره la vraie surat al-Ahzab telle qu'elle est dans leur livre à eux elle équivaut à surat al-Baqarah et pour eux surat al-Nur la vraie elle a 160 versets et euh, surat al-Hujurat pour eux elle possède 60 versets et al-Hijr pour eux possède 90 versets ça c'est dans, dans, dans le livre de, euh, mentionné dans le livre de Salim ibn Qays Donc, ça c'est pour montrer à quel point Ces gens-là sont déviés. Oui, oui. Donc, euh, ça c'est à ce sujet-là. Puis ensuite, il mentionne un autre exemple. Il dit, « Le réveil dans le livre du Ravid, le réveil des réveils de l'Ontario, beaucoup, et si vous êtes en train de vous, vous êtes en train de vous. استفاضتها وتواترها عندهم كبار علمائهم ومحققيهم يقول المفيد إن الأخبار جاءت مستفيدة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان دونك سيما سيوني دون العليف أوائل المقالات écrit par leur, euh, un de leurs chers qui s'appelle Al-Mufid il dit dans ce livre euh, que parce que le chers euh, Ibrahim Ar-Ruhay dit les narrations qui mentionnent que le Coran a été falsifié elles sont très nombreuses et il a donné quelques exemples seulement sinon dans leur livre on peut trouver plein de paroles hein, qui mentionnent que ça, cette, cette idée là c'est quelque chose qui est mentionné par Tawattour c'est à dire que c'est quelque chose qui fait partie des, des connaissances irréfutables ou des choses qui sont euh, rapportées par un très grand nombre à un tel point que personne ne peut nier ça selon eux et euh, ça c'est rapporté par leurs plus grands savants et leurs plus grands vérificateurs comme c'est mentionné par euh, Al-Moufid comme on l'a dit dans son livre à la page 91 il dit que les informations qui sont mentionnées qui, sont, qui, qui nous sont parvenues sont très nombreuses hein, de la part de, des imams de la guidance et de la, de, de la famille de Mohamed au sujet du fait que euh, le Coran il est divergent c'est à dire qu'il y a beaucoup de, de différences entre le vrai Coran et le Coran actuel et de ce qui a été euh, inventé de la part de certains injustes et, et du fait qu'ils ont enlevé et diminué l'œuvre du, du du vrai du vrai Coran comme il le prétendent eux Wa yaqulu Hisam al-Bahrani ahad kibar mufassirihum ya'lam anna al-haq alladhi la mahisunhu bihasab al-akhbar al-mutawatirah al-atiyah wa wa ghayriha anna al-Qur'an fi aydina qad waqa'a fihi ba'd rasul sallallahu alayhi wa sallam shay'un min at أو من التغيرات وأسقط الذين جمعوه بعدهم كثيرا من الكلمات والآيات ويقول أيضا وعندي في وضوح سحة هذا القول أي تحريف القرآن بعد تتم إلى أخبار وتفحص الأثار بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع. و انه dit ici hein, euh, sachez que hein, ça c'est dans le un livre écrit par Richard Al Bahrain Bahrani euh, Richard Al Bahrani qui est mohammed Milson 107 qui est un de leurs plus grands savants de tafsir soi-disant a'lam la sachez que la vérité que, de laquelle au sujet de laquelle personne ne peut s'enfuir en selon ce qui a été mentionné par les euh, narrations qui sont très nombreuses hein, qui sont les suivantes et d'autres également que le Coran qu'on possède entre nous mais il a été euh, changé, il y a eu beaucoup de changements après euh, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dedans. et il y a beaucoup de choses dit, ceux qui ont rassemblé le Coran parmi les, les gens qui ont rassemblé le Coran après le prophète wa sallam, ont, ont laissé tomber beaucoup de choses qui étaient dedans des mots et des versets hein? ça c'est ce qu'ils disent dans, euh, dans leur livre le livre c'est à la page <rire> 36 il dit également euh, que il dit selon moi Hein? La, la, la véracité de cette parole que le Coran est falsifié est quelque chose qui est clair c'est quelque chose qui est clair après avoir fait le suivi de toutes les informations et après avoir analysé toutes les narrations hein, du fait que il est possible de, de juger que cette chose là, cette croyance là que le Coran a été falsifié fait partie des nécessités de la voix des shi'ah et que c'est un, un des objectifs ou un des, des, des points les plus importants, les plus grands de, de, du, du khilaf Donc ça c'est une de leurs paroles, encore une fois dans le même livre à la page, 30, à la page 49 il dit وَيَقُلُوا نِعْمَتُ اللَّهَ الْجَزَعْرِ إن الاخبار الدل على هذا التحريف تزيد على 2000 حديث ودعت استفاضتها جماعه كالفيد والمحقق الدم الدام الداماد والعلماء المجلسي خاصه يعني ادلور سافان الله ابن عبد الله الجزائري كي مور 112 كي كان شيعه من de l'Algérie à l'époque il dit volume 2 page 336 donc il est considéré comme étant un grand savant donc euh, il dit quoi ce, ce, ce Nirmatullah al-Jazairi il dit que les informations ou les narrations qui euh, indiquent la déformation ou la falsification du Coran dépasse plus de 2000 hadiths et euh, plusieurs savants, un grand groupe ont mentionné que cette chose là est mentionnée hein, de façon est très très grande, il y a beaucoup de gens qui l'ont répété parmi leurs savants et ils mentionnent quelques-uns comme Al-Moufid et Al-Adhamad et Al-Majlissi. دونك ça s'est tiré de fasl هذه أقوال أئمتهم ومحققيهم الكبار وتقطع بتواتري واستفاضة الروايات في كتبهم بجعوى تحريف القرآن وتبديله وأنها تبلغ الآلاف مما جعل بعض هؤلاء العلماء يقطع بأن هذه العقيدة من ضروريات المذهب عندهم وأكبر مقاصد الإمامة وزيادة على ما جاء في كتبهم من الالاف الروايات من الآلاف الروايات الدل على دعوة حيث القرآن فإن أقوال علمائهم ومنظريهم وأهل الاجتهاد فيهم جاءت مؤكدة لتلك العقيدة الفاسدة ولعل المقام هنا لا يتسع لنقل كلامهم هنا وإنما أذكروا Le sheikh, il dit, donc ces paroles-là, c'est les paroles de leurs imams et de leurs vérificateurs, leurs grands savants, qui mentionnent de façon certaine hein, que c'est quelque chose qui est rapporté par un très très grand nombre de narrations dans leurs livres qui mentionnent que le Coran, selon eux, a été falsifié et changé et que ça, euh, ça atteint même la quantité de milliers de narrations. Hein? Ça, ça, ça a amené certains d'entre leurs savants à, à affirmer ça avec certitude, que ça fait partie de leur aqidah et des choses qui sont parmi les choses essentielles de leur madhab, de leur, de leur croyance, de leur secte et de leur religion. Hein? Et que c'est une de, de leurs... Euh, de leurs croyances les plus importantes qui, par rapport à qu'est ce qui est relié à leurs croyances en al-imamah. Et en plus de ça, en plus de ce qui a été rapporté également dans leurs livres, des milliers de narrations et de citations qui indiquent qu'ils qu prétendent que le Coran a été falsifié. Et également des paroles de leurs savants et de leurs théoriciens et des gens parmi eux qui sont il euh, y des gens de qu'il considère comme, comme étant des gens de l'ishtihad qui viennent confirmer et euh, supporter justement euh, cette fausse croyance. Et le sheikh a dit qu'on ne peut pas euh, cette... rentrer dans les détails et mentionner plus de, par... de toutes leurs paroles à ce sujet-là mais on va mentionner euh, une quelques-unes de leurs paroles. <coughs> Euh, au sujet de leur consensus à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'ils prétendent qu'il y a un consensus euh, euh, chez eux. Leurs grâce avant prétendent un consensus à ce sujet. Il dit qu'ils ne sont pas à l'abri de ce sujet, et ils ont dit qu'ils ne sont pas à l'abri de ce sujet. Et ils ont dit qu'ils ne sont pas à l'abri ce sujet. أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعت المعتزلة والخوارج والمرجية وأصحاب الحديث على خلاف الإمامية في جميع ما عددناه يقول أن المفيد يتعلمون لجميع الأقصابات على هذا الجيلة وهي leur contradiction avec toutes les autres sectes de la oumma dans cette croyance qu'ils ont il dit que les chiites rafida imamiyya euh ils sont tous d'accord que les imams de la de l'égarement il parle de des sahabas, bien entendu quand il dit ça ils ont contredit dans plus dans beaucoup de choses dans le rassemblement du Coran ils ont dévié hein, selon eux dans les obligations de ce qui a été révélé et dans la sunna du prophète Muhammad, il et suite. il dit que toutes les sectes contredisent notre groupe hein, les chiens rafidats à ce sujet là Dans tout ce qu'on a mentionné. Dans tout ce qu'on a énuméré. Et il cite parmi ceux qui les ont contredits. Les Murtazila, les Khawarij, les Murgia et les gens du Hadith. Ensuite, et ça c'est mentionné dans Awa'inul Makalat à la page 49. Il dit ensuite. Il dit ensuite. وتوهن حجة كل مراوغ ومخادع منهم في التنصل من شؤم هذه العقيدة في الظاهر ما قام به النوري التبرسي أحد كبار علمائهم المتأخرين الهالك في سنة 1320 عندما ألف كتابا ضخما في إثبات دعوة تحريف القرآن عند الرافضة سماه فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب الرب الارباب صدره بثلاث مقدمات يتبعها بابات الاول في ادله على في الادله على تحريف القران بزعمه والثاني في الرد على القائلين بصحه القران من الامه il dit que parmi les preuves qui sont très fortes et les évidences claires hein, euh, à ce sujet que ça fait partie de leur croyance Hein? et un exemple vivant de ça hein? qui euh, vient confirmer et certifier à quel point cette croyance elle est ancrée dans l'âme et dans le cœur des roi et qui euh, rejette tout tout doute hein? et tout évident toute fausse évidence ou argument que ces gens là pouvaient pour ramener hein? pour essayer de mettent en doute en les, cette, cette idée-là qu'ils ont hein, parce que parmi eux, il y en a qui parmi les Rafidahs, il y en a qui euh, nient cette chose-là il y en a parmi eux qui nient cette, cette croyance et qui prétendent que c'est faux et c'est juste en apparence qu'ils le nient parce que la réalité c'est que ça fait partie de leur croyance qu'ils doivent cacher la réalité de leur, de leur croyance euh, qui sont contraires à l'islam Ils appellent ça Al-Taqiyya, et ça, on va en parler plus tard. Donc, euh, donc un de leurs savants, qui s'appelle Al-Nouri, Al-Tabrussi, euh, et c'est un de leurs grands savants, parmi les... Euh, les, les leur, un de leurs saints qui est, qui est né dans une, une époque très retardée, c'est-à-dire plus en, en arrière, plus proche de notre époque, disons, en 1320, il est mort. Euh, donc euh, il a écrit un livre un gros livre dans lequel il prétend que euh, il prétend vouloir affirmer euh, et confirmer la croyance des rafida tu fais que le, il croit que le coran est falsifié il a écrit ce livre et il intitulé -à -dire, l'a intitulé faslul khitab fi ithbat tahreef kitab rabbil arbab c'est-à-dire la la parole tranchante dans le fait d'affirmer la déformation du livre du Seigneur des, des, des seigneurs. Il a commencé son livre avec trois introductions et il l'a fait suivre de deux chapitres. Le premier chapitre s'intitule l'épreuve de la déformation de la falsification du Co selon ce qu'il prétend et le deuxième chapitre en la refutation de ceux qui disent que el Corán es vrai en la Ummah Il dit que el tabrus en el kitab es un milires de les contes de la tachrifa del Corán en les années que les expliquen en les al final solo entre els baps d'abord el m'equell d'eux deux eux eux eux eux eux eux Rewaïa, elfe, setumia et etthènes rewaïa. Et això, n'est-à-dire qu'à l'aura de l'esprit d'un altre d'aquest llibat i l'esprit, l'esprit, l'esprit, l'esprit, l'esprit, l'esprit. Donc, il dit que al-tubre il dit dans, son, dans ce livre-là, qu'il a cité dans ce livre-là des milliers de narrations qui indiquent Hein, que ces gens-là prétendent que le Coran est falsifié euh, et dans les deux il dit dans les deux derniers euh, chapitres okay, dans les deux, seulement dans les deux derniers chapitres de, de, du ou bien dans les deux, deux dernières sections du chapitre 1 plutôt euh, qui, qui, qui est composé de euh, de douze de douze parties il mentionne 1602 narrations et ça c'est sans compter qu'est-ce qui est rapporté dans les autres parties du livre et sans compter également euh, qu'est-ce qui est rapporté dans les autres chapitres et les deux, les, trois, les trois introductions et le, le deuxième chapitre qu'on a mentionné tout à l'heure donc ça c'est euh, pour montrer à quel point ils ont plusieurs beaucoup de narrations à ce sujet là et que c'est une croyance qui est bien, bien connue et bien propagée dans leur livre Allah nous est-ce donc il dit s'excuse du petit nombre de ce qu'il a pu rassembler c'est à dire que Il a, ramassé, il a rassemblé tous ces, ces milliers de, de narrations puis il s'excuse d'en avoir euh, rassemblé si peu comme si on voulait dire ils voulaient rassembler plus que ça et euh, c'est qui ce Toub ce Roussi c'est Hussain ibn Muhammad Taqiyuddin al-Nuri al-Toub Roussi et euh, un de leurs savants s'appelle Agha Bazrak tahrani, il dit à, à son sujet imam a immat al-hadif al-Rijal في الأعصار المتأخرة من أعظم علماء الشيعة وكبار رجال الإسلام في هذا القرن وكان آية من آيات الله العجيبة كمنت فيه, وكمنت فيه مواهب غريبة وملكات شريفة أهلته لأن يعد من الطليعة من علماء الشيعة ترك شيخنا آثارا هما قلب رايت رات عيني رات عين عين الزمان نظيرها نظيرها في حسن النظم ووجوده التاليف وكفى بها كرمه له نقباء البشر 544 545 و donc c'est ça, il le glorifie dit que c'est un de leurs grands savants donc c'est juste pour mentionner que ce n'est pas n'importe qui parmi les chiars, ah, pour eux il est considéré comme étant un de leurs grands savants de cette époque-là, c'est-à-dire euh, il est mort en 1320 Hijri donc il, il s'excuse de ça, il dit euh, on mentionne ce qui peut être euh, mentionné pour justifier leurs prétentions avec le peu de ce qu'on a pu euh mentionner yani le, la petite quantité de ce qu'on a pu euh mentionner dans son livre fasl al khitab à la page 249 وقال موثقا هذه الروايات واعلم واعلم ان تلك الاحبار المنقوله من الكتب المعتبره التي عليها معول اصحابنا في اثبات الاحكام الشرعيه والاثار النبويه Donc, à la page 249 de ce livre-là encore, il, il confirme, il essaie d'authentifier ou de, de mentionner euh, la véracité des narrations qui sont mentionnées dans ce livre. Il dit que toutes ces informations et ces narrations-là sont tirées des livres qui sont des références pour eux, considérées comme étant des livres de référence pour eux, hein, et que tous les euh, grands savants de leur groupe, ils s'y réfèrent hein, pour confirmer les règles de la charia et les naracions nurtsphains... profétiques estos... donc, ceitaire... na donc il se il se enough... réfère donc en vouloir dire ce ne sont pas n'importe وقد قرر في كتابه هذا في بحث مستفيض وتتبع وتتبع دقيق لأقوال علمائهم مدعما بحثه بالنقول الموثقه أن القول بتحريف القرآن وتغييره Donc, il mentione en citant un grand nombre de narrations et en faisant un suivi très précis de toutes les paroles de leur ulama hein, en alimentant sa recherche de plein de citations confirmées hein, et authentique de, de leurs livres euh, avec des références et tout, que l' fait de la parole ou la croyance du fait qu'il croient que le Coran a été falsifié ou changé hein, et qu'il on a enlevé ou changé des choses dedans, c'est la croyance de leurs plus grands savants et de leurs plus grands vérificateurs, ceux qui sont pour eux des modèles et des références dans la religion. وقال بعد أن سرد حشدا هائلا من أسماء علمائهم القائلين بالتحريف استغرقت خمس صفحات من كتابه ومن جميع ما ذكرنا ونقلنا بتتبع القاسر يمكن دعوى الشهرة العظيمة بين المتقدمين وانحصار المخالفين فيهم بأشخاص donc il, il dit après avoir mentionné un grand, une grande liste de leurs savants de noms de leurs savants qui disent ou qui croient que qui ont mentionné le fait qu'ils croient que le Coran est falsifié hein, il a, et ça, ça c'est euh, une citation ou une énumération des noms de leurs savants qui dure pendant 5 pages de son livre c'est à dire de la page 35 de à la page euh, de la page 30 à 35 pendant 5 pages de son livre euh, il dit à la suite et de tout ce qu'on qu a mentionné et de tout ce qu'on a cité après ma courte euh, mon, le cours, la courte recherche que j'ai pu faire hein, il, malgré tous les noms qu'il a mentionné il a mentionné 5 pages mais il considère encore que c'est pas assez hein, il dit on peut, on peut euh, arriver à la conclusion que C'est une prétention qui est célèbre. C'est une célèbre euh, prétention, c'est-à-dire que cette idée que l'on a à les c'est quelque chose qui est connu, qui est euh, célèbre, c'est une prétention populaire, qui a été reconnue par les anciens, et c'est uniquement quelques individus bien précis hein, qui ont été parmi ceux qui ont contredit ce grand nombre-là. On peut les, les, les calculer, puisqu'ils sont très peu nombreux, ceux qui ont niyis is cette croyance là. Fumma zakarha a'la'i al-mukhalifina fi la mentionner qui sont ces cela parmi les rafda qui ont nié cette croyance là. Hum as-saduq as-saduq wal-murtada wa shaykh al-ta'ifa at-tusi. Qal wa lam yu'raf min al-qudama' muwafiqun lahu eh انه تتبعه صاحب كتاب المجمع البيان وقال الى طبقته لم يعرف الخلاف صريحا الا من هؤلاء المشايخ الاربعه donc euh, donc il dit ici que les les personnes qui ont contredit sont quatre al-sadur, al-multadha, al-sheikh al-ta'ifa, tous, ce sont ceux qui ont contredit. Et euh, il dit que parmi les anciens, il n'y a aucun qui, les, qui a été d'accord avec eux. Et parmi les anciens, ça va d'Ishia, il n'y a personne qui a été d'accord avec eux là-dessus. Il n'y a personne qui a été d'accord sur le fait qu'ils contredisent dans l'affirmation que le Coran a été falsifié, c'est-à-dire eux, ces quatre-là, ils n'ont pas dit que le Qur'an a été falsifié. Et sont quatre seulement. Tous les autres, parmi les anciens, soi-disant, ils prétendent qu'ils n'étaient pas d'accord avec eux. Et euh, ensuite, il dit, il mentionne, euh, il mentionne l'auteur du livre Majma al bayan et il dit jusqu'à son époque à lui, père, on n'a pas connu personne qui a contredit de façon explicite euh, cette croyance que le Coran est falsifié, excepté ces quatre choyouks-là donc selon eux la croyance que le Coran a été falsifiée c'est quelque chose qui a été affirmé par tous leurs savants excepté quatre d'entre eux qui sont les quatre qu'on a mentionnés « Et en a dit à certains des étudiants dans les mots de leur dire qu'ils ont dit le Coran qu'ils ont apprécié sur ce Il dit qu'ensuite, il a cherché des excuses pour ces quatre, parmi, euh, ou parmi les quatre qui ont contredit cette croyance-là, il a cherché des excuses pour eux, du fait qu'ils n'ont pas euh, dit que le Coran était falsifié, en, en disant qu'ils n'ont pas voulu l'affirmer par taqiyya, euh, par hypocrisie, parce qu'ils cachaient leur leurs incroyances. Ou bien, euh, dans le but de de se protéger contre ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux ceux qui, qui suivaient la voie d'Ahl Sunna et qui croient en euh, l'authenticité du Coran tel qu'il a été révélé et il dit à tous ce qu'il a dit dans le livre de Thibyans de ce qu'il a dit dans le livre de Thibyans et de ce qu'il a dit dans le livre de Thibyans et de ce قول مع الخالفين وهو بمكان ورابه من البمكال من الغرابه ولم يكن على وجه الممشى وببمثله ذلك المها في توجيه في توجيه قول الطبر الطبرسي فقال بعد أن ذكر ان ذكر قوله لكنه اعتمد في صوره لسع على اخبار تضمنت نقصان كلمة إلى أجل مسمى من آية المتعة وقد سبق النور الطبرسي في الاعتذار لهؤلاء العلماء نعمة الله الجزائري حيث قال بعد أن نقل إجماع علماء الإمامية على عقيدة التحريف نعم قد قالف فيها المرتضى والصدوق والشيخ الطبرسي وحكوا أن ما بين دفتي هذا المسحف والقرآن لا غير ولم يقع فيه تحرف ولا تبديل والظاهر أن هذا القول صدر منهم لاجل مصالح كثيرة منها سد باب الطعن عليها بأن بأنه إذا جاز هذا في القرآن فكيف جاز العمل بقواعده وأحكامه مع جواز لحوق التحريف لها وسيأتي الجواب عن هذا كيف وهؤلاء الأعلام رووا في مؤلفاتهم اخبارا كثيرة تشتمل على وقوع تلك الأمور في القرآن وأن الآية هكذا أنزلت ثم غيرت إلى هذا وبهذا يظهر أن القول بتحريف القرآن واعتقاد تغييره وتبديله هو محل إجماع العلماء الرافضة قاتبة كما حقق ذلك التبرسي في فصل الخطاب ودلت عليه القول السابقة عن كبار علمائهم وأنه لم يخالف في هذه العقيدة أحد من علمائهم حتى وقت تأليف فصل الخطاب إلا أربعة منهم عملهم على ذلك التقيية والمداراء للمخالفين ن على ن على التبر. وه نعممة النمة الله الجزائ. Donc Il dit qu'il euh, a mentionné comme excuse pour toussi ce qui a été mentionné dans son livre à Tibi du fait qu'il a dit qu'il n'y avait pas de déformation du Coran parce que dans son livre al-Tibyan euh, dans, dans son livre il dit et euh, il a dit oui, parce que c'est ça qu'il dit il a dit euh, je pense que je l'ai lu ou je l'ai pas lu il a dit ici non c'est plus tard mais ça. donc il dit puis donc, euh, il mentionne les paroles d'Atusi et, et il cherche des excuses pour lui il essaie de l'excuser du fait qu'il a nié la, défo la déformation du Coran il dit euh, c'est pas quelque chose qui, euh, qui est ignoré ou qui échappe à celui qui observe qui médite sur le livre atibien At et à sa façon comment il a été écrit euh, dans le sens que c'est un livre qui a été écrit avec Al-Mudara et Al-Mumashad, ma'al-Mukhalifin. il a été écrit dans le but de, euh, de se protéger contre les gens qui sont contre nous, et dans le but également de leur faire plaisir, de marcher dans le de même sens qu'eux. Et ça, c'est pas étrange. Euh, il dit, il dit, c'est un peu étrange du fait que, euh, et allez on va voir, il dit, parce qu'il n'y avait pas de marcher dans le sens de, de, des gens qui nous ont contredit dedans il explique ça en disant que euh, lorsqu'on regarde dans son livre on remarque que il mentionne des, en, dans certaines citations, dans certains endroits que il y a eu dans certains versets des changements ou des déformations de, de certains versets c'est à dire que c'est une contradiction en fait de, de, la, de la part de d'Atthusi dans son livre Atthibiane puisque il dit, il nie qu'il y a eu des déformations dans le Coran mais à l'intérieur du livre il mentionne des déformations comme par exemple, il dit euh, il dit par exemple dans suratul Nisa il a mentionné qu'il y a une parole qui manque hein? donc il dit que dans ayatul euh, Muta'a dans le verset qui parle de Al-Muta'a euh, il dit qu'il y a une parole qui manque et c'est jusqu'à un terme jusqu'à un terme euh, mentionné ou fixé donc ça veut dire que il nie que le Coran a été falsifié mais il mentionne des falsifications dans le livre donc il, de, donc il mentionne ça en disant ça c'est la preuve qu'il voulait d'une certaine façon euh, se cacher ou faire plaisir aux, aux gens qui nous ont contredits. mais en, en réalité est-ce que c'est vraiment euh, une contradiction du fait qu'il a mentionné des falsifications dans son livre du Coran. Ça, c'est mentionné dans la page 35 dans son livre « Fasl al-Khitab ». En fait, ensuite, il dit que même avant, avant lui, avant « At-Tubrussi » avant « At-Tubrussi » dans son livre « Fasl al-Khitab », il y a d'autres savants parmi les chiars qui ont cherché des excuses pour lui et pour les, les quatre qui ont euh, nié la falsification du Coran comme « Ni'matullah al-Jazairi » Euh, après avoir mentionné le, le, le consensus des savants shi'ah, rafidah, au sujet de la croyance en la falsification, en le fait que le Coran est falsifié, ils disent, oui, il y a certains de nos savants, comme al-Murtada, al-Saduq et al-Shikha al-Tubr euh, qui ont mentionné que ce qui est dans les deux couvercles du Mousshaf, euh, c'est le Coran et rien d'autre. Et qu'il n'y a pas eu de date de falsification ou de changement. Et il dit que, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet-là, c'est qu'en apparence, cette parole a été dite euh, de leur part dans, dans, certains, dans, dans, dans, certains, dans, dans le but de certains intérêts, ou pour satisfaire certains euh, bienfaits, ou certains intérêts. Premièrement, c'est pour fermer la porte aux accusations et aux critiques contre cette croyance. Parce qu'ils disent que si on prétend que c'est permis qu'il y ait des falsifications dans le Coran, alors comment, dans ce cas-là, on pourrait agir selon les règles du Coran Et comment serait-il comment serait possible, il y a des falsifications dans le Coran, euh, de continuer à l'appliquer dans, dans, dans ces règles, etc. Donc, il dit, puis la, la réponse à ça, elle va venir plus tard, dans ce qu'on va mentionner plus tard, ça c'est ce qu'il dit. Puis après, il dit, euh, donc, comment, on pourrait, comment euh, on pourrait douter du fait qu'il croyait en la falsification euh, du Coran alors que ces mêmes savants là qui nieent la falsification en apparence mentionne plusieurs exemples ou plusieurs euh, citations qui qui comprennent, qui impliquent qu'il y a eu des changements dans le Coran hein? et que le verset par exemple dans certaines citations ils disent ou dans certains endroits dans leur livre ils disent le verset était révélé de telle façon puis il a été changé par la suite donc comment ils peuvent nier la falsification du Coran alors que dans leur livre dans, dans certains endroits de leur livre eux-mêmes euh, ils mentionnent des falsifications et ça, c'est cité dans leur livre Al-Anwar al-Nu'maniya euh, de leur cheikh, leur, euh, leur savant, qui s'appelle Niamatullah al-Jazairi. Le livre s'appelle Al-Anwar al-Nu'maniya, le volume 2, à la page 358 et 359. Ensuite, il dit euh, ainsi on peut voir que cette, cette croyance du fait qu'il croit que le Coran a été falsifié que c'est et qu'il qu croit que le Coran a été changé, Euh, c'est quelque chose qui est cru euh, et qui a un consensus des Rafidahs, de tous les ulamas, de tous les savants Rafidahs à ce sujet-là il n'y en a aucun d'entre eux qui ont divergé, comme ça a été euh, vérifié par At-Toubroussi dans son livre Khitab, et comme ça a été indiqué par plusieurs citations qu'on a mentionné précédemment de leurs grands savants et qu'il n'y a personne d'entre eux qui ont contredit dans, dans cette croyance-là parmi leurs ulamas Euh, à, à l'époque où le livre Fastul Khitab a été écrit excepté quatre d'entre eux et ils ont interprété ces, euh, ces négations-là de leur part en disant que c'était une forme de taqiyya et qu'ils cherchaient à se protéger contre, leur, contre leurs opposants et comme ça a été mentionné dans euh, les paroles de At-Tobrussi et avant lui Ni'matullah al-Jazari وَكَمَا أَثْبَتْتُ ذَلِكَ أو كما أثبتت ذلك البحوث المعاصرة التي بحثت هذه المسألة وأيضت ذلك بذكر شواهد كثيرة من الروايات الدالة على, على التحريف الواردة في كتب هؤلاء المشيخ الأربعة ومما يدل على اعتقادهم مضمونها وموافقتهم لسائر علماء الرافضة فيما ذهبوا إليهم من اعتقاد تحريف القرآن وتبديله وإن comme, comme il a dit il y a des recherches contemporaines qui ont fait des recherches au sujet de cette question et qui confirment et qui supportent euh, en mentionnant plein de plein de, de témoignages et d'exemples de narrations qui indiquent hein des qu'il qu croit qu'il y a eu des déformations qui se sont produites dans euh, dans les livres de ces gens-là. Il mentionne, les, ces quatre savants-là, ils mentionnent des falsifications du Coran dans leurs livres. Et parmi les livres qui, qui, qui, parmi les livres qui ont été écrits par des chouyaux à notre époque, qui, qui prouvent ces, ces, ces choses-là dans leurs livres, il y a le livre qui s'appelle « Al-Shia wa qui est écrit par le sheikh Ihsan Ilahi Zahir. Et également le livre qui s'appelle « Bazlul Majhoud fi isbatimushabahatirra fidatulil yahood » Le Cheikh Abdillah al-Djamili. Le volume 1 à la page 405 et 407. Et en passant, euh, une, le livre c'est-à-dire l'effort qui a été fait pour affirmer ou confirmer la ressemblance qui existe entre les Rafidah et les juifs. Euh, C'est un livre qui est écrit par le Cheikh également qui s'appelle Ibrahim al-Ruhayli. Et euh, il a utilisé ce nom d'emprunt Abdullah aljamini, alors qu'en réalité c'est le même chef que celui qui a écrit ce livre qu'on est en train de lire actuellement. Donc il dit qu'il y a des livres qui ont été, des livres qui ont trouvé dans les livres de ces quatre soi-disant savants qui rejetaient les déformations le, qui rejetait la croyance en la en falsification du Coran, ils ont ra ramené des exemples des paroles de ces savants-là qui mentionnent des falsifications soi-disant au Coran. ça ça indique que ces gens-là, ces quatre-là, ils étaient d'accord avec les autres savants chiites sur la la question Euh, de, la, de la falsification du Coran et le fait qu'ils croient qu'il a été changé. Même si en apparence, par hypocrisie et par tromperie pour les savants d'Ahl Sunna, ils ont voulu euh, dire le contraire et nier et nier cette croyance-là, en apparence. و سويت الزو هذا المسلك هو الذي سلك بعد الافضة اليوم لما رؤ من تشيع الناس عليهم في هذه العقيدة وهو إذهار القول بصحة القرآن تمامية. وأبطال تلك العقدة الفاسد الراسخ الراسخة الجذور في نفوسهم وال عليها أسلافهم. وهي اعتقاد تحريف القرآن وتبديله على أي الصحاببة وهذا معترف به احد كبار علماءهم المعاصرين عندما قال ان علماء الشيعة الذين انكروا التحريف في القران لا لا يحمل انكارهم الا على التقيه انزل الشيخ كهت بوا دي لا نيغاسيون دو القران Seulement en apparence, alors qu'au fond de même, ils y croient, Ça, cette méthode là elle est empruntée et elle est utilisée par les renfe à notre époque aujourd'hui. Lorsqu'ils ont vu que des gens les blâmaient beaucoup pour cette croyance là, euh, ils ont, fait, ils ont montré ou ils ont montré en apparence qu'ils croyaient en la véracité du Coran actuel et qu'il était complet. Et euh, ils ont essayé de, de nier, ou de, de montrer qu'ils ne croyaient pas en leur fausse croyance, qui est fermement ancrée dans ses racines, dans le cœur de ces gens-là, depuis les premiers d'entre eux jusqu'à aujourd'hui. Donc, cette croyance, ils croient que c'est la croyance du fait qu'ils disent que les sahabas ont falsifié le Coran et l'ont changé. Et ça, ça a été confirmé et ça a été reconnu par un de leurs grands savants contemporains, c'est-à-dire Ahmed Sultan Ahmed, qui est un de leurs grands savants en Inde. Il a dit dans son livre euh, « Tashif Kitabin » euh, en citant euh, d'un livre qui s'appelle Al « Arrad al-Addoctor Abdul Wahid al-Wafi » écrit par Ihsan ilah Zahir à la page 93. Euh, il dit... Ce, ce Ahmad Soltan Ahmed un des savants chi'a de l'Inde un des savants rafidat de l'Inde il dit les ulamas de chi'a qui ont nié la déformation du Coran on ne peut prendre leur négation que dans le sens de la taqiyya, c'est-à-dire ils utilisent le sens faux, hein, le, un faux une fausse signification de taqiyya, c'est-à-dire de montrer le contraire de ce que tu crois aux gens de la sunna pour leur faire croire que Ils n'ont pas de différence entre eux et nous dans leur croyance. Alors qu'au fond deux même, ils, ils, ils savent très bien qu'ils n'ont pas la même croyance que nous et ils sont contre nous. Hein. Mais ils ne le montrent pas pour nous tromper, hein, par hypocrisie. Ça, c'est leur croyance, qu'est-ce qu'ils appellent La okay. taqiyya. Et ça, on va en parler bientôt, incha'Allah. Après, il dit le shaykh, إبراهيم الرحيلي رحمه الله فظهر بهذا اتفاق علماء الرافضة قدماء ومعاصرين على هذه العقيدة الفاسدة ولا ينبغي لمسلمين بعد ذلك أن ينخدع ببعض أقوال المعاصرين منهم فيما يظهرون من البراءة من هذه العقيدة نفاقا وخداعا للمسلمين على ما يبيح لهم على يبيح لهم, من لهم دينهم ذلك باسم التقية التي هي تسعة عشر دينهم ولا يقوم دينهم إلا عليها donc Le chefikh il termine cette partie là en disant qu''on a vu clairement que tous les savants des Ra que ce soient les anciens ou que ce soient les contemporains, qu'ils sont tous d'accord sur cette fausse croyance. Et le chèque, il dit qu'il ne faut pas que le musulman se laisse tromper par les paroles de certains d'entre eux, parmi les contemporains, qui laissent montrer en apparence qu'ils se désavouent de cette croyance-là, par hypocrisie et pour tromper les musulmans, hein, parce que ça, c'est quelque chose qu'ils se permettent dans la religion, c'est-à-dire ils se permettent de mentir et de cacher leurs fausses croyances aux gens, au nom de qu'est ce qu'ils appellent At-Takiyah et pour eux c'est 9 dixièmes de la religion c'est-à-dire At-Takiyah pour eux c'est 9 dixièmes de leur religion et pour eux il n'y a pas de religion sans Takiyah sans, sans hypocrisie hein? et donc est-ce que les, les gens qui se sont laissés tromper par eux sont inconscients de ça, ils ne savent pas ça ou bien euh, ils ont un cadenas sur leur cœur et eh ça c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération ça c'est pour tous ceux qui prétendent parmi les Ikhwan et les autres groupes de Bidah qui prétendent que les Rafidahs sont euh, comme nous, qu'il n'y a pas de différence entre eux et nous et qu'on est tous musulmans et on est tous des frères qu'il ne faut pas faire de différence dans euh, les, entre eux et nous ça c'est euh, pour leur faire comprendre que euh, des gens qui croient le Coran est falsifié. Est-ce qu'on peut les considérer comme étant des musulmans Il n'y a pas de doute que ces gens-là ne sont pas des musulmans. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera euh, euh, samedi prochain la suite euh, avec leur aqidah au sujet de leurs imams au sujet de l'imam et de leurs imams et on va mentionner à ce sujet-là plusieurs points Euh, qui sont vraiment euh, qui nous font comprendre réellement les l'égarement et les, les les faussetés de leurs croyances. On s'arrête ici inchallah subhanakallah wa bihamdika shadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu feekum wa mujazakumullahu khayran. Wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et demain inchallah on va faire euh, le charh de Al-Usul wa Salata avec Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, بإذن Donc, ademai, inshallah.